Que j'attendais Le gazon est fraîchement coupé Il n'y a plus qu'à se séparer En deux équipes homogènes La balle au pied Je m'apprête à m'enfoncer Avec force et agilité Dans la défense adverse Bien sûr je suis un peu lent Je ne suis pas trop clairvoyant Mais crois-tu que tu, tu m'aimerais plus je un but Nexon, 0, Solignac, 4 Nexon, 0, Solignac, 4 Nexon, 0, Solignac, 4 Nexon, 0, Solignac, 4 Mon adversaire direct est intraitable C'est un vrai racisseur de ballon Face à lui, ne doit pas confondre Vitesse et précipitation Les supporters sont colorés Ma ça, je suis un peu emprunté Je pourrais faire de moi le Roi Pelé Ma performance de défense était baisée Voilà qui gérite d'un ballon À l'entrée de la surface de réparation Amorci, aide de pigeon, une vraie démonstration Et c'est ainsi que je marre sans opposition Nexon 0 Solignac 4 Nexon 0 Solignac 4 Nexon 0 Solignac 4. Nexon 0, Solignac, zo